50 languages impératif, impératif 1 Tu es paresseux Ne sois pas si paresseux Tu es trop paresseux Ne sois pas si paresseux Tu dors trop longtemps Ne dors pas si longtemps Tu dors trop longtemps Ne dors pas si longtemps Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fumes donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fumes donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Levez-vous, monsieur Muller levez-vous, monsieur Muller asseyez-vous, monsieur muller asseyez-vous, monsieur muller Restez assis, monsieur muller Restez assis, monsieurler, ayez de la patience, ayez de la patience, prenez votre temps, prenez votre temps, attenddez un moment, attenddez un moment, soyez prudent, soyez prudent, soyez à l'heure, soyez à l'heure. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête.